Bonjour mon caporal, c'est le cadet Jean Laplante de la Toupe 13. J'aimerais bien vous voir pour discuter de ma rétroaction dont je n'approuve pas le contenu. Merci de me rappeler au 583-3452.